dans l'après-midi sur le centre et encore un peu plus tard sur l'est et le sud les températures 19 à 22 encore 23 degrés sur l'extrême sud et la campine et puis donc cette journée va se terminer un petit peu de manière moins lumineuse qu'aujourd'hui le vent se renforcera un peu demain et vendredi, deux journées où on va un petit peu réapprendre à manier le parapluie, entre les averses il y aura des moments d'accalmie, 19 à 23 degrés pour les maxima. et puis à partir de samedi le temps sec revient et ça se confirme dimanche avec 19 à 24 degrés. Vous écoutez Vivacité, il est 8h et à la une de l'actualité ce matin, Christophe Grandjean, les catholiques sous le choc après l'attentat dans une église de France. Un vieux curé de 86 ans assassiné en pleine messe, peu de fidèles imaginaient que la barbarie pouvait aller aussi loin. L'église est un lieu de paix, un lieu de communion avec l'humanité, avec les uns avec les autres, alors c'est d'autant plus tragique que, que s'y déroulent des, des gestes aussi meurtriers et absurdes. Un attentat revendiqué par le groupe terroriste État islamique qui rêve de monter les religions les unes contre les autres. Quelle attitude adopter pour empêcher cela Le prêtre Gabriel Ringlet sera notre invité dans quelques minutes. Faut-il autoriser l'avortement jusqu'à 20 semaines de grossesse au lieu de 12 Aujourd'hui, des députés socialistes flamands ont déposé une proposition de loi en ce sens. Hillary Clinton, officiellement candidate à la Maison Blanche pour le Parti démocrate, son mari Bill Clinton s'est exprimé cette nuit. Déplacement fructueux pour Au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions de football, les Belges reviennent de Russie avec un point précieux. Le journal avec vous, Christophe Grandjean, et l'enquête qui se poursuit après l'assassinat du curé de Saint-Étienne du Rouvray. En France, il y a beaucoup de choses à éclaircir encore. Oui, et la première chose sera de comprendre comment l'un des deux auteurs de l'attentat a réussi à passer à l'acte. Un homme qui était connu et suivi par la police antiterroriste s'est confirmé depuis hier soir, Yasmina Favaro. Oui, il s'appelait Adel Kermich, il avait 19 ans et était surveillé via un bracelet électronique. Le jeune homme avait tenté à deux reprises de partir en Syrie. La première fois, c'était en mars 2015. Il était encore mineur. Il avait été repris en Allemagne et placé sous contrôle judiciaire, mais était resté libre avec interdiction de quitter le département. Il devait aussi pointer une fois par semaine au commissariat. Quelques semaines plus tard, le garçon tente encore le départ en Syrie. Cette fois comme il y a récidive, il est placé en détention. C'était jusqu'en mars dernier. Après, il a été assigné à résidence chez ses parents et surveillé donc par bracelet électronique. Il pouvait uniquement sortir entre 8h30 et 12 h 30. Tristement, il a respecté cet horaire puisque c'est vers 9h qu'il est entré avec un complice dans l'église, juste à côté de chez lui, pour commettre cet attentat. Une tragédie qui pose la question de l'effet de la surveillance via bracelet électronique. Quels sont, les, quels sont les autres éléments qui doivent être éclaircis encore L'identité de son complice, on ne sait encore rien sur lui. Il y a aussi un autre jeune du village qui a été interpellé hier. Il a 17 ans, son frère était parti en Syrie et il connaissait Adel Kershish. Les enquêteurs donc cherchent à savoir s'il est impliqué dans cet attentat. Alors il y a-t-il y dans ce village ou à Rouen plus largement un foyer djihadiste Beaucoup de jeunes de ce secteur en tout cas sont partis en Syrie depuis deux ans. Les enquêteurs espèrent le découvrir. Voire le confirmer via le téléphone et les ordinateurs qui ont été saisis lors de perquisitions hier, notamment une perquisition au domicile de l'un des auteurs. Autre question, y a-t-il eu des contacts directs avec la Syrie Le groupe terroriste État islamique a en tout cas revendiqué l'attaque, mais l'a-t-il téléguidé depuis l'étranger Ça, c'est l'enquête qu'il le dira. Cet attentat, c'est évident, a particulièrement choqué la communauté catholique. Lors de la messe hier soir en l'église Sainte-Catherine à Bruxelles, les fidèles ont fait part de leur vive émotion. Pour moi, personnellement, c'est grave, parce que les religieux, les prêtres, ça nous aide dans cette vie dans laquelle on est maintenant. On ne sait plus s'accrocher à rien du tout. Eux représentent le Christ, si on s'attaque à eux, au point de vue spirituel, qui est-ce qui va nous aider encore L'Église est un lieu de paix, un lieu de communion avec l'humanité, avec les uns, avec les autres. Alors c'est d'autant plus tragique que, que s'y déroulent des, des gestes aussi meurtriers. Et... Absurde. Je trouve ça triste ce qui arrive en ce moment pour les chrétiens, aussi bien d'Orient que d'Europe. On est dans le même panier, hein on est chrétiens tous ensemble. Alors ils souffrent, mais nous souffrons aussi. On souffre pour eux avec et nous prions pour tous. Vous ne voyez pas d'islam différemment Non, pas du tout, parce que moi je connais des musulmans qui sont très bien et qui vivent leur foi vraiment et avec qui je m'entends très bien. Des catholiques rencontrés hier soir par Dominique Della à la Bruxelles. Avec nous ce matin dans le 8-9, Gabriel Ringlet, prêtre, théologien et écrivain. Bonjour Gabriel Ringlet. Bonjour à vous. On vient d'entendre cette catholique qui explique qu'elle s'entend très bien avec les musulmans. Les risques, le risque c'est que les choses changent. On sait que la volonté du groupe terroriste État islamique c'est de monter les religions les unes contre les autres. Que faire pour éviter ce risque Il faut absolument... Résister à cette terrible tentation Et je suis d'ailleurs très heureux D'entendre cette personne Beaucoup de catholiques à la base Mais y compris dans la hiérarchie aussi D'appeler au dialogue Surtout pas de haine Continuons notre travail Approfondissons ensemble J'ai entendu aussi le grand imam De la mosquée de Lyon qui a dit des choses absolument extraordinaires en disant que le monde musulman devait devenir plus critique à l'égard de lui-même. Je pense que nous qui sommes, je dis nous parce que je m'y implique, les tenants de certaines grandes religions, nous devons avoir conscience des dangers des religions lorsqu'on les absolutise, lorsqu'on les caricature. Donc être très autocritique à l'égard de nous-mêmes, j'espère l'être par rapport à mon catholicisme, et c'est très positif hein, ce que je dis, Mais il faut aussi, si on veut dépasser le sécuritaire un peu facile, rencontrer Daesh en profondeur. Il faut rendre le monde musulman très très critique et donc beaucoup dialoguer avec lui. Vous redoutiez que la communauté catholique soit un jour euh, attaquée, comme ce fut le cas hier ah, Tout à fait, j'y pensais tous les jours et Avant, je suis presque surpris que ce soit arrivé aussi tard. Euh, J'en discutais encore avec certains de mes paroissiens, euh, à malais sainte marie là où j'habite, parce que nous avons un monde fou à Noël, on a, on a deux fois six ou sept cents personnes, et, et nous nous disions, nous allons vivre vraiment comme nous avons toujours vécu, alors qu'à tout moment, une bombe peut venir éclater ici au milieu de notre Église. Je pense... Et ça peut paraître curieux, mais je ne vois pas d'autre solution que toutes et tous, où que nous soyons, nous allons devoir vivre et intégrer cette menace, avec cette menace, qui peut surgir partout, partout, partout. Et est-ce qu'il faut sécuriser les églises Moi, je pense que non. Je pense que non, il faut une sécurité, j'allais dire, minimale, c'est tout à fait normal. Mais l'escalade sécuritaire, c'est la grande victoire de Daesh. Et la seule manière de réagir face à Daesh, c'est précisément de ne pas tomber dans ce piège et de travailler beaucoup plus les questions culturelles que les questions sécuritaires. Si tous ces jeunes avaient, au lieu d'avoir une religion instrumentalisée, au lieu de la détourner, s'ils avaient un regard critique, nous n'en serions pas là. Et je pense que ça, c'est un très très gros travail d'éducation, en fait. Merci, Gabriel ringlet d'avoir été avec nous ce matin dans le 8 9 sur Vivacité et sur la Une. Cet attentat contre la communauté catholique sera encore commenté aujourd'hui au JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie, en Pologne. Le pape François doit arriver sur place et prendre la parole. Les choses ne sont pas encore totalement gagnées pour les étudiants en première année de médecine. Vous savez que le Conseil d'État a donné raison aux étudiants en médecine qui ont raté le concours en fin de première année et qui se sont vus interdire de poursuivre leurs études. Le Conseil d'État a jugé que ce type de quota est illégal et sans fondement. Théoriquement, tous les étudiants ayant réussi leur première année devraient donc pouvoir s'inscrire en deuxième à la rentrée, mais ce n'est pas si simple que cela. Rien ne change, dit Jean-Claude Marcourt. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles renvoie la patate chaude au fédéral qui veut coûte que coûte limiter le nombre de médecins. Il appartient maintenant au gouvernement fédéral, à Mme de Bloch, de justifier du non et je ne doute pas qu'elle va arriver à le faire et nous alors nous reprendrons une réglementation derrière d'ici le 15 septembre. Donc malheureusement euh, en, en, en l'état il ne faut pas donner d'espoir à ceux qui euh, euh, sont sortis du système Même si je pense qu'il est très injuste d'une part d'imposer à nos jeunes francophones un concours et d'autre part de dire que nous laissons un certain nombre de diplômés étrangers prendre leur place. Le ministre de l'enseignement supérieur en fédération Wallonie-Bruxelles, Jean-Claude Marcourt, interrogé par Marc Mélon. Le délai légal pour avorter sera peut-être bientôt prolongé, Christophe Aujourd'hui, les femmes peuvent avorter jusqu'à 12 semaines de grossesse, mais des députés socialistes flamands voudraient euh, allonger ce délai à 20 semaines, comme aux Pays-Bas. La proposition est soutenue par les centres qui pratiquent l'avortement. Dominique Rouanet est médecin, elle travaille en centre extra-hospitalier. Chaque semaine, elle rencontre des patientes désireuses d'interrompre leur grossesse, alors que la limite de 12 semaines est dépassée. Ce sont des femmes qui ne se savaient pas enceintes. Ce sont des femmes qui ont, en cours de grossesse, vécu un drame, une rupture, un deuil, une perte, telle que la grossesse n'est plus envisageable comme une maternité. Et puis ce sont les femmes, les jeunes femmes, dont la survenue d'une grossesse est absolument inacceptable dans le cadre d'une famille où la sexualité de ces jeunes femmes est totalement invraisemblable. Pourquoi le délai est-il actuellement, de 12 semaines D'abord, un consensus entre les anti- et les pro, donc les anti avortements et les pro-avortements, et ensuite, parce que 12 semaines est un petit peu le délai, la limite à partir de laquelle le développement fœtal va devenir beaucoup plus rapide, et donc les techniques d'interruption de la grossesse vont également être différentes. C'est aussi la limite de 12 semaines à laquelle on considère que le risque de fausse couche spontanée devient très faible. Dominique Rouanet, est médecin généraliste au micro de Sébastien Joris. Un rappel, une grève commence chez Air France aujourd'hui. Les hôtesses et les stewards veulent préserver leurs conditions de travail. 10% des vols devraient être annulés. Ça y est, c'est fait, Hillary Clinton devient, devient la première femme à se présenter à la Maison Blanche. Hillary Clinton qui a été officiellement désignée cette nuit pour mener la campagne présidentielle lors de la convention de son parti, le Parti démocrate, à Philadelphie. Sur le podium, les personnalités s'enchaînent pour vanter les qualités d'Hillary Clinton présidente. Moment fort cette nuit, son époux et ancien président Bill Clinton a pris la parole. Dans son discours, il a appelé les minorités à voter pour Hillary Clinton. Si vous êtes musulman et que vous aimez l'Amérique et la liberté, si vous détestez la terreur, restez ici et aidez-nous à gagner et à construire le futur ensemble. Nous vous voulons avec nous. Si vous êtes un jeune afro-américain, désabusé et effrayé, aidez-nous à construire un monde où personne n'a peur de marcher dehors et ça inclut les policiers qui protègent notre futur. Hillary nous rendra plus fort ensemble. Bill Clinton soutient de poids à son épouse Hillary pour la course à la Maison Blanche. 8h12, le 8-9 sport, Christophe Grandjean va parler football. Oui, le championnat de foot reprend euh, ce week-end, mais hier euh, déjà, hier soir, Anderlecht euh, a déjà occupé euh, la scène européenne, avec un bon résultat ramené de Russie, David Bertrand. Oui, deux buts partout pour les Mauves engagés au troisième tour préliminaire de la Champions League. Ils étaient en déplacement à Rostov, récent deuxième du championnat de Russie. Les Bruxellois ont ouvert la marque très tôt, grâce à un but de Soufiane Ani, tombé dès la troisième minute de jeu. Les Russes ont égalisé un quart d'heure plus tard, un c'était le score à la mi-temps en début de deuxième période Yuri Tillemans a redonné l'avantage au Sporting avant que les Russes ne bénéficient d'un penalty suite à une faute de Steven Defour dans le rectangle, Penalty transformé et score scellé à deux partout les Bruxellois reviennent donc de ce périlleux déplacement en Russie avec le point du nul le match retour aura lieu la semaine prochaine à Bruxelles, les Bruxellois ont donc les choses en main, l'enjeu c'est une place pour les barrages de la Ligue des Champions De nouveaux sportifs Prendront la route Ou plutôt le vol pour Rio Lundi prochain, les 25 qui défendront Les couleurs de la Belgique dans les épreuves d'athlétisme Aux Jeux Olympiques qui commencent dans 9 jours C'est une délégation importante Près d'un quart du Contingent belge au Brésil Hier il était réuni pour un entraînement collectif Et une rencontre avec la presse Kevin Borlée a dû interrompre la séance à cause d'une douleur au tendon d'Achille Qui l'embête depuis les championnats d'Europe Début juillet, David Bertrand lui a demandé s'il y avait des raisons de s'inquiéter. On essaie de tenir ça sous contrôle d'essayer de l'améliorer en vue des jeux, pour que je puisse faire au moins deux semaines de spécifique et trouver du rythme. Donc, euh, voilà. Quand on a une petite inquiétude physique comme ça, c'est vite euh, obsédant euh, quand l'échéance se rapproche. C'est quelque chose qui, qui est omniprésent dans, dans les pensées. Ouais, c'est frustrant. La préparation s'est vraiment très bien passée. Ici, maintenant, je suis euh, un peu ralenti par, par ce problème. C'est comme ça. Il euh, faut faire avec. Donc on essaye d'améliorer euh, ce problème Et de faire en sorte que dans les jours qui viennent je puisse me réentraîner et voilà, les morceaux machique jusqu'aux Jeux Olympiques. Kevin Borlée, frustré mais qui reste optimiste donc pour les Jeux Olympiques. En cyclisme, la dernière étape du Tour de Wallonie aujourd'hui entre Angers et Dizon en province de Liège, 189 km au programme. Le belge Gianni Mersman est toujours en jaune. Merci beaucoup Christophe Grandjean, dites vous nous faites rêver Rio, tout ça, ça me fait penser à, <rire> je Paris, je à Rio Dites à choisir les amis Saravis, à choisir Rio de Janeiro Ou des moules à Ostende chez nous Oh Rio, oh. Ah, carrément oh, oui. Pascal Michel Rio de Janeiro Ou bien la balade en Ardennes chez nous Ah vous m'auriez proposé ah, ah, les moules, ah, j'aurais pris les moules L'Arnel je la connais par cœur, Donc je vais prendre Rio de Janeiro Bon Christophe Grandjean, sauvez l'honneur s'il vous plaît Rio de Janeiro ou un cocktail sympa non, non, moi, à Bruxelles-les-Bains Moi je prends les moules à Rio Oui, <rire> il s'embête pas, il prend la totale Et vous avez bien raison, en tout cas merci d'être là C'est le 8-9 de l'été, plein de choses à faire avec vous Notamment les people, Pascal Michel, on parlera de qui On parlera de, du chanteur des... Du tube de l'été, Justin Timberlake <rire> Et de la fille de Josiane Balasco Oh bon ça sont ensemble. Non c'est pas vrai, mais on essaiera de trouver des infos. Ça aurait été drôle, ça aurait été drôle. Sarah Visson partira dans quel mois. Vers du kayak du côté de Co, sympa. au pied de la cascade. Très sympa, ça va être bon pour se faire des muscles et faire plein de photos sympas pour mettre sur Facebook. Christophe Grandjean, les infos, évidemment, vous restez avec nous, bien évidemment. En attendant, soyez les bienvenus, voici un nouveau 8-9, il est 8h15. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be slash investir. AXA, réinventons la banque. Et sur la route, comment ça se passe Stéphane Piebeuve, dites-nous tout. La situation est très calme, Julie. Et pour aller à Rio, il faut passer par l'aéroport de Zaventem où la circulation n'est que légèrement dense sur l'A200 Bruxelles-Zaventem. Danse également sur le ring en circulation intérieure entre Ytre et Grand Bigard où il y a une zone de chantier située à Anderlecht. Là où on perd le plus de temps, eh c'est sur le 19 pour quitter Bruxelles. Et rejoindre Anvers, entre Rums et Contich, une vingtaine de minutes supplémentaires en raison d'un chantier. Puis dans l'autre sens, pour rejoindre Bruxelles depuis Anvers, eh c'est 8 minutes supplémentaires. Ça ralentit également sur la 12 et essentiellement en venant d'Anvers pour rejoindre Bruxelles. Ajoutez 10 minutes à votre temps de parcours. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Les soldes vedettes de Château-Prayon. Pour un budget de 2500 euros, offrez-vous un magnifique salon complet, plus une salle à manger complète, plus une chambre complète. Oui, vous avez bien entendu. 2500 euros pour un ménage complet. Et quelle qualité! Château-Prayon, 16 grands Rue à à côté de Chaudfontaine. Durant les soldes, ouvert 7 jours sur 7. Attention, Château-Prayon n'a strictement rien à voir avec d'autres magasins de salon d'appellation Château. C'est beau, c'est bon, c'est Château-Prayon. Dès 15h, Vivacité vous donne envie de vivre ici. Avec Marc Vernon, Philippe Delmel, Mélanie Joris, Olivier Gillin et Joël Sève. Vivacité présente le Phare Festival de Louvnier. Des artisans, artistes potiers, récupères sont fiers de vous présenter leur savoir-faire dans un marché haut en couleur. Animation, ateliers pour enfants et nombreux concerts cover. Le Phare Festival de l'Ouvnier, samedi 30 et dimanche 31 juillet de 10h à minuit, autoroute 25 sortie Esprimon. info sur 5 phare.be 8h, 9h, le 8-9. Il est 8h18, soyez les bienvenus pour le 8-9 de l'été, pendant qu'il fait 29 degrés à Rio de Janeiro. Nous, on est là avec vous pour vous accompagner, mais dans la joie, la bonne humeur, avec la crème, de la crème. Au niveau invité, aujourd'hui, on aura... Ah, je pensais que c'était nous. nous, la crème de la crème, c'était au moins nous. Mais bien sûr, vous êtes, ah. votre... vous êtes la crème que de la crème que, c'est vous aussi. Oh, du tout. regardez vos invités. On a <rire> Mode Pocora, quand même, bon. aujourd'hui, les amis, en best-of, bon, mieux. Hein. <rire> Il va vous plaire, croyez-moi, restez à l'écoute, évidemment, et puis on partira en vacances, à avec vous, Pascal Michel, des applications bien sympas d'ailleurs. Oui, je ne sais pas si vous savez déjà où vous partez en vacances euh, bah, dans une semaine, deux semaines, trois semaines, mais en tout cas, grâce à une application que je vais vous donner tout à l'heure, vous trouverez les vols les moins chers. Génial, dites donc, des bons plans, et puis de quoi aussi se diriger simplement sur le lieu de vacances avec une appli sympa Oui, une appli, vous passez à côté d'un monument, l'appli, elle vous dit ce que c'est, quand ça a été créé, pourquoi, etc. La technologie, comme un monsieur, restez connecté. donc du coup, pour en savoir plus, on est en direct en radio sur Vivacité, sur la Une, en TV, Christophe, pour l'actualité aussi tout l'heure. Alors ça et Saravis, on va s'évader avec vous. Vous nous emmenez donc dans les cascades. Voilà, dans les cascades le de donc. Co, on en commune, oui, sur la commune de Stavelot, on va faire du kayak. Alors, euh, c'est sur, sur l'Amblève en fait, euh, au pied de la cascade, qui fait évidemment 15 mètres, c'est haut, hein, pour mm -hmm. chez nous, euh, ouais. donc euh, euh, ça vaut la peine. Alors, l'Amblève c'est une rivière très intéressante, beaucoup plus sportive, finalement, euh, que la laisse lourde ou la semoie, en tout cas, c'est ce qu'on dit à Coe. Euh, euh, à, à la laisse, sur la laisse, on touche le fond, parfois, avec les kayaks donc c'est vrai que c'est pas il y a plus d'eau voilà c'est ça il y a, y a, plus ça a des ça dépend qui est dans le kayak hein, christophe <rire> <rire> <rire> <rire> bon, il est annu parfois il manque un peu d'eau peut-être moi <rire> bon, j'ai raté l'occasion de me taire d'accord Non, mais d'ailleurs, à tel point que parfois, quand c'est en cru, on vous conseille, ou en tout cas, on vous propose de faire du rafting à la place parce que c'est plus stable. La différence, c'est quoi exactement ben, Le rafting, c'est plus large, c'est plus, plus stable. Donc, ça, voilà, et on, on Je Comment expliquer En fait, vous voyez les raftings. La base est plus large. Oui, plus, plus large, large, simple. Voilà. On peut mal de, de glisser, entre guillemets, dans l'eau. Exactement. Ça. Alors, donc, c'est un parcours. On vous propose le parcours de 9 km entre Co et Cheneux. Donc, ça prend environ 2 heures. À Cheneux, on peut prendre un petit apéro ou un petit, un petit snack parce qu'il y a un petit snack pour se restaurer pour revenir on prend soit le bus de co-kayak de, de co mm -hmm. soit on peut encore louer un vélo comme ça on peut combiner balade sur l'eau euh, balade à vélo et si on veut vraiment euh, passer une journée euh, très active euh, co-kayak est partenaire de co-adventure qui propose aussi paintball quads, spéléo escalade parcours accrobranche et encore euh, d'autres activités et puis si vous voulez encore vraiment faire la complète il y a Plopsaco hein, le parc euh, d'attractions qui se trouve juste là vous pouvez aussi aller euh, des Découvrir la ville de Spa, qui est pas loin, Stavlo avec son abbaye ou encore Malmedy. Mais sinon, rien que pour le kayak, ça vaut 16 euros, une ou deux places en fonction de. Moi, j'aime bien deux places parce que c'est celui derrière qui est <rire> pagué. <rire> je ne sais pas vous, mais. Vrai, vous <rire> voilà. dites c'est à partir de quel âge qu'on peut faire ça, le kayak Avec quel, quel, les petits bouts En fait, ou... je ne sais pas, je ne me suis pas renseignée concrètement, mais à mon avis, qu'il faut quand même peut-être 5 ans, hein, au moins, ou euh, wow. 6 ans même. 1m20 les bras levés, ouais, sans doute, un peu comme dans les attractions, ouais. ça doit être ça Oui, voilà. Donc, euh, et alors si vous êtes frileux, il fait vraiment, il y a des combis en néoprène que vous pouvez louer aussi. Attendez, des combis bien. un peu sexy qu'on peut mettre et qui nous rendent tout. Euh, voilà, Julie. Sexy <rire> voulant, <vous pouvez rire> dire, Julie. Ça dépend sur qui, vous savez, mais <rire> c'est toujours très cocasse en tout cas. Oui. À faire pour les vacances, par exemple. S'évader du côté des cascades de co Et une bonne nouvelle, c'est qu'en plus sur Vivacité il y aura des places à gagner, Sarah. Voilà, chez Marc Vernon d'en vivre ici entre 15 et 17 h et puis toutes les infos et d'autres idées d'escapades à Bruxelles ou en Wallonie, c'est sur 365 points. Il y a juste un point qu'on n'a pas soulevé ici aux cascades de Co. Sarah, est-ce qu'il y a un pipi room C'est ce que vous regardez tout le temps. Mais il y a la rivière, je me dis. Au pire, on va discrètement. dit oh, dans la rivière, ça, ça bouge. Ben, quand on a un garçon, oui, mais quand on a une fille, c'est plus compliqué. Bah, parce on il y a, ça, y a, y a on tous les kayaks baigner. qui passent à côté. Dans le kayak, on il est comme un mouillé. On va dans l'eau. Ils n'ont pas entendu, je pense. <rire> vous ne faites pas pipi dans le kayak parfois Non, ça, quand même, ça c'est dégoûtant. <rire> voilà, c'est pour ça qu'il pèse parfois plus lourd, le kayak Christophe Grandjean. Oh là là, dit donc n'importe quoi. C'est le 8-9 de l'été, plein de bonne humeur évidemment au programme. Mat Pokora sera notre invité aussi. Enfin, en best -of, évidemment. Il était de passage chez nous justement cette saison-ci pour parler de son nouvel album Raid. Deux dates à présenter à Forêt Nationale, après deux dates au Palais 12. Et justement, le show de Mat Pokora, je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu ici autour de la table. Il mm -hmm. paraît que c'est impressionnant. Pascal Michel et Alors, Je ne l'ai pas vu en vrai, j'ai vu des extraits sur Internet. Et c'est vrai que c'est sublime, ça fait rêver les enfants parce qu'il y a des acrobaties, il y a de la mise en scène, bref... Euh... C'est un show complet en fait <rire> C'est du cirque C'est du cirque Il est en, du <rire> là, Ils en accord avec bien. Gouglion Il <rire> y a des tickets, Allez on en parlera tout à l'heure Dans le best-of invité bien sûr En attendant Jérôme nous manque C'est vrai Du coup on se fait le meilleur Du meilleur des cactus C'était le 19 février passé Et Joël Milquet était dans la tourmente Alpagué pour des emplois fictifs Au sein de son cabinet Alpagaie. Elle est mal, mais allez Joël ah, joli. ah Benjamin, quel meilleur jour que le vendredi pour évoquer Joël Milquet puisque vendredi c'est le jour du poisson, hein les poissons donc, les, les dauphins, les, ouais. les requins, les baleines blanches à plumes, à poils, à rayures, enfin tous ces félins qui forment l'ordre de ce que l'on nomme plus communément les insectes. Joël Milquet a été auditionné, nous spécifitons, jusque tard dans la nuit les autorités n'ayant pas eu beaucoup le choix des horaires d'audition, car c'est toujours à peu près à ce moment-là qu'elle arrive. Alors, attention, ne nous, nous acharnons pas sur Madame la Ministre, la présomption d'innocence prime dans cet état de droit, mais comme le disait très bien Marc Eutendal ou Jean-Claude Van Damme, enfin c'est un constitutionnaliste, mais je ne sais plus lequel des trois, on peut parfois contourner un peu le droit quand on va toujours de travers. De la précaution, de la réserve, des enfants nous écoutent aussi ce matin, et les enfants Quand je lis les journaux, je suppute à l'encontre de Joël Milquet une hystérie mortifère démoniaque. <rire> Doublée d'un pitiatisme sépulcral méphistophélique. Bonne journée, les enfants. Et révisez vos nouvelles règles orthographiques. N'oubliez pas cognon et nénuphar. Maintenant, ça s'écrit comment Avec les pieds. <rire> Pourquoi incrimine-t-on un une ministre de l'Enseignement que l'on mette à l'examen Elle est entendue concernant des emplois fictifs dans son cabinet lorsqu'elle était ministre de l'intérieur car elle a été ministre de l'intérieur les enfants Mais elle a laissé un souvenir équivalent au contraire de la pub Activia Bifidus Tout ce qu'elle a fait à l'intérieur ne s'est jamais vraiment vu à l'extérieur Et donc dans l'affaire qui nous occupe ne faudrait-il pas mieux la louer à l'heure où le chômage ronge notre société gangrenée par la crise en effet Elle aurait créé des dizaines d'emplois Fictif, certes, <rire> mais des emplois quand même Et comme dirait Charles Michel, ah, des emplois, ça coûte pas peau de zob, zob, zob hein, bon, alors, pff, Oui, ces emplois sont fictifs, mais je vous le demande, ne touche-t-on pas au génie quand on arrive à garder un poste si haut placé en proposant des cours de rien par des gens qui n'existent pas, Joël <rire> Alors on dit d'elle que lorsqu'elle n'est pas en crise, elle est sympa. <rire> soignons-là, alors, euh, il faut consulter des gens, gérer des médicaments, s'inoculer des gouttes, s'intuber, je ne sais pas, je ne suis pas rebouteux, mais si quelqu'un pouvait m'envoyer une preuve tangible de la sympathie de Joël Milquet, ben, nous relayerions. À chaque interview, à chaque passage à la télévision ou lors de ses interventions publiques, à chaque fois, on a l'impression qu'elle vit un redressement fiscal permanent sous la pluie et qu'elle se tape un ulcère au creux de son mauvais cycle. Hein non mais c'est là qu'on voit qu'à côté, Bardow Weaver, c'est la joie de vivre incarnée. Dès qu'on a Donf, coussin péteur, Mirliton, boum patate. Quoi bon D'autres disent, on dirait qu'il n'y a que l'inaction qui pourrait la faire s'effondrer. Ligoté-là alors, que Benoît Lugène la séquestre euh, au fond de son jardin ardennais, dans sa vieille rebise bastoniarde, à côté des corps empaillés de Charles Ferdinand Noto et Gérard Depré. Quoi, bon. <rire> et s'il n'y a pas assez de place, Benoît édifie une annexe. Tu penses qu'avec toutes les tuiles que Joël a déjà fait tomber sur le CDH, tu peux quasiment reconstruire le stade national dans les champs avoisinants Il ne faudrait pas que cette situation perdure. Qui connaît le futur, à part Dominique Lehman et tout le monde au Maire. On ne sait pas ce qui peut se passer demain avec l'imbroglio législatif régissant ce pays. Elle pourrait devenir première ministre, pourquoi pas Tout est possible. Et Donald Trump va peut-être devenir président des États-Unis. Ça va faire bien s'il se rencontrait un jour à un dîner officiel. Donald, Milquet Et même après coup, il arrive encore à nous faire rire. que ce qui nous manque quand même Jérôme Si c'est le cas aussi pour vous, n'hésitez pas à ovio pour revoir les cactus de Jérôme De Warzé. Et si ça vous dit, bah, le grand cactus, l'émission TV humoristique de la 2, ce sera à partir de septembre. Bougez pas, dans quelques instants, des people, les inforoutes et puis surtout, le journal, il est 8h27. Tous les matins... Vivacité vous propose une séance de rattrapage. Cactus, enfant de cœur, les meilleurs moments du 8-9. Je pense que sur certaines radios du service public, on nous reproche de ne pas avoir de fond et de nous adresser au baraque. De c'est vous qui le dites, n'est pas des pigeons, de la vie du bon côté, du stun cassé. J'ai un petit œil de mosquée. <rire> et bien sûr, toutes les infos dont vous avez besoin pour bien commencer la journée. Et on large dans le journal de 6h tout à Vivacité heure. matin, dès 4h30 avec Bernard Dewey. Le matin, c'est malin. appréciez le talent Une erreur. Écoutez-le sur vivacité. Bonsoir. Elle est pas belle la vie C'est vendredi, samedi et lundi 1er août. Brico Planet vous offre la TVA sur tout. Par exemple, la peinture, la salle de bain, tous les revêtements de sol et beaucoup d'autres encore. Hors prix promo évidemment. Plus d'infos sur planit.be. Brico Planet, tout pour la maison. Rio est à 9400 km de Bruxelles. Mais il n'y en a que 110 jusqu'à Ostende.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 rappeler, Christophe, l'actualité de ce mercredi 27 juillet. L'enquête se poursuit en France après l'assassinat du prêtre dans la région de Rouen. L'un des deux auteurs doit encore être identifié. L'identité de l'autre a été confirmée. Hier soir, un jeune homme de 19 ans qui a tenté de partir en Syrie à plusieurs reprises, qui a fait de la prison et qui était en liberté sous condition avec un bracelet électronique. Faut-il allonger le délai pour pouvoir avorter, le faire passer de 12 à 20 semaines de grossesse comme aux Pays-Bas Des députés socialistes flamands ont rédigé une proposition de loi en ce sens. Ils sont soutenus par les centres qui pratiquent l'avortement. En sport 2-2 pour Anderlecht à Rostov en Russie. Hier soir au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Un bon avantage pour le match retour la semaine prochaine à Bruxelles. Côté météo, les plus chanceux auront encore droit à quelques éclaircies ce matin. Ça ne va pas durer. Les nuages vont devenir plus menaçants. On attend des averses. On aura besoin du parapluie. Température maximale 19 à 23 degrés aujourd'hui. Il est 8h30. Le journal est présenté par Françoise Dubois. Bonjour Julie, bonjour à tous. Profitez de l'été pour aller à la pêche, voilà une idée qui est bonne. Encore faut-il savoir pêcher. C'est justement ce que tente d'apprendre, notamment aux enfants, l'école de pêche itinérante. Une initiative de la Maison Wallonne de la pêche, une école qui a fait escale à Stavelot hier. Et ici, les poissons carnassiers, le brochet avec une bouche en forme de bec de canard, plusieurs centaines de dents, très tranchantes, le cendre, avec des grosses dents pointues, la perche aussi. Ils font partie de la même famille. Okay. À durée, vous êtes le moniteur de l'école de pêche de la maison Wallonne de la pêche. S'initier à la pêche, ça passe donc aussi par un peu de théorie Oui, bien sûr. Et Les enfants sont assez demandeurs de reconnaître les différentes espèces de poissons, de savoir aussi ce qui concerne l'anatomie du poisson et le milieu qui les entoure. Aussi bien pour le connaître, le protéger, on devient meilleur pêcheur quand on connaît bien le milieu. as vu de la morte, à moi, moi. c'est de la mort. C'est pour appâter le poisson pour qu'il vienne vers vous. Tu peux te relancer, toi. Et essaies de te lancer là où j'ai mis la boulette. Ça marche pas mal ici. 9 plus. Combien Neuf. Tu as pris quoi par exemple Que des rousses. Tu avais déjà pêché avant Oui. Qu'est-ce qui te plaît dans la pêche Ramener le poisson et lancer la ligne. Il y a un poisson tout près. Dixième prise. Oui. Un reportage de Martial Gio. Ça y est, nous sommes libres, libres de photographier sans retenue la Nouvelle-Gare des guillemins ou encore la Tour des Finances et de les publier. Vous le faisiez déjà, et eh bien vous étiez en infraction. Mais tout cela vient de changer, Anne Poncelet. Oui, vous le disiez, tout le monde prenait déjà des photos de ces monuments en les publiant souvent sur les réseaux sociaux et donc en leur donnant une visibilité publique. Mais les auteurs auraient pu réclamer des droits, même si en réalité c'était rarement le cas. Le Parlement a donc adopté ce qu'on appelle l'exception paysage. C'est une restriction du droit d'auteur appliquée au panorama. Écoutez Jean-François Roth, avocat en droit de la propriété intellectuelle. Tout ce qui est une œuvre ayant une certaine originalité et dont l'auteur est mort il y a moins de 70 ans, eh bien, tombe sur le coup du droit d'auteur. Alors, on peut penser à la caractère Latrava, on peut penser à l'immeuble des Finances, mais également à des sculptures, comme la sculpture de Maddy Andrien dans le quartier d'Avrois. Et cela concerne aussi la nouvelle passerelle La Belle ou les fresques de l'opération Palissard derrière la place des déportés à Liège. La nouvelle loi concerne donc ce qui est directement accessible au public mais attention, cette loi n'autorise pas la commercialisation, pas question donc de vendre des cartes postales ou des t-shirts sans le demander à l'auteur. Pas possible non plus de toucher à l'intégrité de l'œuvre, par exemple de retoucher en rose la gare de Calatrava. La Belgique était l'un des tout derniers pays européens à adopter ce genre d'exception. Merci Anne. Les réserves des musées liégeois bientôt mises en valeur. Impossible d'exposer toutes les peintures et sculptures dans le nouveau musée de la Beauvrie. D'où cette idée de transformer l'ancien musée des Beaux-Arts de l'île Saint-Georges en gigantesque réserve accessible au public sur quatre étages. Le bâtiment accueillera à terme environ 6 000 pièces, 40 000 dessins et environ 300 000 documents. Les services de la ville ont même dû procéder à des études de résistance du bâtiment. Thierry Bassomboli, le porte. De de C'est évidemment une architecture qui est reconnue par différents puristes qui correspond à la marque d'une certaine époque. Et donc dès que le collège a pris la décision de faire migrer les collections des beaux-arts vers la Beauvrie, dans le même temps, il a été décidé de rassembler le plus grand nombre de pièces issues de réserves muséales ici à Saint-Georges afin d'y développer un, un pôle de réserve un peu moderne, puisqu'il serait consultable. Ça veut dire qu'on permettrait aux citoyens, à l'étudiant en art, aux spécialistes, de justement avoir une possibilité de consulter le produit de ces réserves, pas toutes dans certaines conditions, puisqu'il y a parfois des pièces fragiles. Quand ce déménagement commencera On est dans quelque chose qui sera en mouvement, dynamique, sur plusieurs années. Une interview d'Eric Dagonieux. On passe au cyclisme avec le Tour de Wallonie. Hier, c'est l'Italien Matteo Trentin qui a franchi le premier la ligne d'arrivée herstal où plusieurs centaines de personnes, des passionnés de cyclisme, étaient d'ailleurs présents. Nous sommes arrivés ici à Herstal vers, de France, euh, France, vers euh, midi. Ça fait non, plusieurs années que nous regardons, non, bon, que nous le, le suivons. Nous avons été hier à Vielsalm, voilà, aujourd'hui ici, demain nous irons à Dizon. On a amené des Et casquettes, oui, des sièges, voilà, parce que c'est long quand même d'attendre. Et là ils vont bientôt arriver. Oui, tout à fait souvent sur les courses et j'aime vraiment ça. Des fois, je discute, ça dépend. Ça dépend des coureurs aussi, s'ils ont envie ou pas. C'est assez sympa. Et c'est Laurie Meunier qui a promené son micro-airstyle. Aujourd'hui, le tour s'achève avec un départ à Angy vers 11h45, une arrivée au terme de près de 190 km à disons vers 16h15. C'est toujours Gianni Mersman qui est en tête mais ça pourrait encore changer puisque il y aura 11 côtes au programme de l'étape du jour. Je vous je souhaite une excellente journée. A demain. Il est 8h36. Est-ce qu'il faut partir plus tôt ce matin, Stéphane Piebeuf Si vous êtes sur la route actuellement, vous l'avez constaté, la circulation est plutôt fluide et on va tout de suite rassurer ceux qui comptent prendre la route dans les prochaines minutes. La circulation n'est que légèrement dense sur le ring de la capitale en raison d'un chantier à Anderlecht. Mais on perd quand même du temps pour rejoindre Anvers, surtout entre Rumst et Contich sur l'autoroute 19 en partance de et bien Une vingtaine de minutes supplémentaires. Et dans l'autre sens, ajoutez 10 minutes à votre temps de parcours si vous quittez Anvers pour rejoindre Bruxelles. Ça ralentit pour rejoindre Bruxelles sur l'A12, une dizaine de minutes supplémentaires aujourd'hui. Et puis ce fameux chantier d'Anderlecht dont on vous parle depuis déjà quelques semaines et eh bien vous ralentit mais très modérément aujourd'hui seulement une dizaine de minutes ajoutées ajouter en circulation intérieure du Ring de Bruxelles entre Ytre et Grand-Bigard. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Mais que s'est-il passé aujourd'hui Est-ce que vous reconnaissez ceci À 17h, on fait une pause pour bien comprendre l'actif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de... Le 5 à, à 7 mérite. de Vivacité, du lundi au vendredi, de 17h à 19h avec Cyril. Vivacité. Vous aimez nos émissions Vous voulez être le premier à savoir ce dont on parlera aujourd'hui Vous avez envie de partager vos idées Ou de retrouver des infos données à l'antenne De tout connaître des coulisses de la radio Bref, vous aimez Vivacité Cliquez-le, nous sommes sur Facebook. Tapez Vivacité et cliquez sur J'aime. Vivacité à Liège. En toute complicité. Sur 90.5 FM. Le 8-9 Il est 8h37, le 8-9 de l'été, le mercredi, Pascal Michel, on parle d'application spéciale vacances. Oui, avec une application super pratique. Hein, si vous êtes à la maison et que vous ne savez pas encore où vous allez partir en vacances, l'application qui vous donne la destination et le vol le moins cher. Oh dites, c'est génial tout ça. Et puis, on pourra se localiser aussi, trouver de quoi faire aussi grâce à une autre application. Oui je voulais je ne vais non, pas bah, tout vous dire non, non. non. Eh oui, ouais, non pas... super pratique je, je voulais un genre, euh, genre Wikipédia mais euh, en application mobile d'accord ça nous dit tout tout à l'heure on en saura plus évidemment on parlera People aussi Justin Timberlake Josiane Balasco tout ça il y a David Bertrand qui va arriver pour les sports et Sarah Viss est-ce que vous connaissez notre invité aujourd'hui eh dites-moi qui c'est c'est lui c'est Matt Pokora oui je connais bien. celui-là je connais est-ce que vous n'avez pas eu une aventure avec lui mais oui comment vous savez je parce que c'est monsieur People dites donc je sais je vous ai fait si, si, faites un peu la rumeur. <rire> Dites si ça vous dit, Matt Pokora a été passé nous dire un petit bonjour à l'occasion de deux nouvelles dates à Forêt Nationale, à Bruxelles. Après deux palais 12, un album qui s'appelle Red. il présentait un show impressionnant, maintenant sorti aussi en CD, DVD, Blu-ray. Bref, je suis sûr que vous en saurez plus dans quelques instants si vos enfants ne l'ont pas déjà fait. Alors, on va parler sport avec vous, David Bertrand, bonjour. Bonjour, vous savez que Matt Pokora est un grand amateur de foot. Hein. Tout à fait, il a passé d'ailleurs ses vacances avec un footballeur. Oui, et il l'a sauvé d'ailleurs, Vous vous souvenez de petit le, le, le joueur français qui a eu un infarctus il y a quelque temps Tout à fait. Pokora mmh. qui lui a fait le, le massage. Ah caractère. oui. Ah grâce oui. à lui qu'il a été sauvé. Vous auriez dû rester avec lui Sarah. Mais oui oui j'aurais pu le <rire> <un> sauver. <rire> on va donc parler football. On l'a bien compris évidemment voilà. pas de Mac Pokora dans le foot on s'entend bien. François Zaleski nous a parlé hier d'Anderlecht d'un foot toute cette semaine aujourd'hui place au Standard de Liège. Ben oui le Standard de Liège vous savez c'est un des clubs les plus populaires évidemment en Belgique d'autant plus en, en Wallonie le Standard qui est le vainqueur de la Coupe de Belgique en titre et qui a une Belle revanche à prendre par rapport à ses supporters. On sait que l'année dernière a été très compliquée, n'ont même pas réussi à se qualifier pour les playoffs 1. On s'en souvient. Et souvenez-vous-en également après la 11e journée de championnat, le Standard était tout bonnement dernier du classement. Ça mmh. n'était pas arrivé depuis quelques décennies. À l'époque, on parlait évidemment de crise, mais le club a su traverser cette tempête là et notamment conserver son coach Yannick Ferrera qui est toujours à la tête de l'équipe. Et la saison dernière, seule la victoire en finale de la Coupe de Belgique avait perdu d'oublier un petit peu ces semaines très compliquées. Sauf que la saison n'est pas encore terminée et les Standard Men ont déjà perdu un match important, Mais David. Elle n'est d'ailleurs même pas encore commencée, ah ouais, <rire> Et Oui, les, les, le Standard a perdu un match important, en tous les cas sur le plan psychologique. Ils ont perdu la Super Coupe de Belgique la semaine dernière. La Super Coupe, c'est un match qui oppose le vainqueur de la Coupe, Bien en l'occurrence le Standard, et le vainqueur du championnat qui vient de se terminer, en l'occurrence le Club de Bruges. C'est un match qui lance toujours un petit peu la saison et qui permet de voir un peu les tendances et qui permet psychologiquement de, de, de bien débuter de se dire que, que l'équipe est en place et que psychologiquement on, on marque un peu le coup par rapport aux adversaires le standard était bien rentré dans la rencontre face à, au club de Bruges c'était le week-end dernier finalement ils ont été battus 2-1 alors que le club de Bruges a joué à 10 et donc ils ont loupé là le, le coche de remporter un, un trophée supplémentaire même si c'est pas le plus prestigieux des trophées ça fait toujours du bien évidemment euh, pourtant la, la préparation s'est bien déroulée du côté du standard ils ont remporté 6 des 7 matchs amicaux qu'ils ont disputés en, en préparation euh, et ils ont un peu de chance aussi au niveau du calendrier vu que leur début de saison sera relativement favorable et abordable, ils vont euh, se rendre à Westerlo dimanche pour leur premier match et donc si, si la logique est respectée, le standard devrait débuter euh, sa saison par euh, une victoire à tout le moins. Beaucoup de changements dans l'équipe euh, On joue la stabilité la continuité, oui. hein, vraiment au standard notamment au niveau du staff, hein, on l'a dit Yannick Ferreira est resté en place malgré la saison compliqué les résultats qui n'ont pas suivi l'année dernière. L'organigramme et le, le staff a été renforcé aussi avec Daniel Van Buyten et Olivier Renard qui euh, maintenant s'occupe vraiment de l'aspect sportif. Olivier Renard c'est l'ancien gardien euh, euh, emblématique du standard qui était parti à, à Malines et qui est revenu dans, dans son club pour épauler Daniel Van Buyten et le président. Il y a aussi Philippe Van De Waal qui est arrivé comme entraîneur des gardiens, ancien Diable Rouge, ancien gardien euh, du club de Bruges. Et au niveau euh, des transferts, eh bien, il y a eu quelques changements inévitablement, l'arrivée notamment de Jean-François gilet, qui est le troisième gardien des, des Diables Rouges, euh, qui jouait à, à Malines et qui euh, vient prendre à 37 ans la place de, de Victor Valdez, l'Espagnol, qui lui est reparti euh, en Angleterre, à Middlesbrough. Retour également euh, d'Ibrahima Sissé, un joueur qui jouait à Malines euh, les deux saisons précédentes, mais qui a été formé au standard. C'est important pour le club de, de stabiliser son équipe avec des gars qui connaissent aussi le mode de fonctionnement euh, du club. Et puis l'arrivée de Laifis Constantinos, c'est un défenseur euh, chypriote qui jouait à l'Olympiakos, le plus important que club grec et qui va venir un peu renforcer cette défense. Et donc les rouges, comme on dit, les rouges vont disputer aussi la Coupe d'Europe Oui, et c'est une information parce que la saison ah. dernière, ils n'avaient pas disputé cette Coupe d'Europe, souvenez-vous-en, ils avaient été battus dans les poules qualificatives par une obscure équipe norvégienne. Cette année-ci, ils vont pouvoir occuper leur jeudi soir avec les tours préliminaires tout d'abord de l'Europa League, une présence en Coupe d'Europe qu'ils doivent à leur victoire en finale de la Coupe de Belgique Il aura octroyé ce ticket européen malgré donc, je le répète, euh, qu'il n'avait pas figuré parmi les six premiers euh, des playoffs et qui n'avait pas disputé les playoffs. 1. Le Standard mmh. renouveau, espérons-le pour euh, pour leurs supporters. On va croiser les doigts évidemment, David Bertrand parce que vous avez failli fâcher un liégeois pur et dur ici autour de la table. J'ai bien <rire> vu qu'il était attentif à tout ce que je disais. Et ça que, va, j ça, pas dit. Vous bêtises. Savez que je n'ai jamais mis un pied au stade du Standard. Alors, ah, à je lance temps, un, un appel officiellement. Il faut que j'y aille une fois. <rire> Moi, je suis pas un grand amateur de foot, mais c'est une ambiance incomparable. Mais il faut. Euh, Et euh, vous pouvez y aller pour les hamburgers et les bières hein, autant que pour le foot mais ça, et ben voilà ça fout les, les poils le football, dit, ça fout les poils dans, dans ce stade <rire> toujours des bons moments évidemment en sport on reviendra demain avec une autre petite entrevue sur le sport le football, tout ça, le championnat restez donc bien évidemment connectés. en attendant un site internet rtbf.be pour en savoir plus il est 8h44, Matt Pokora sera avec nous en best-of évidemment les filles, vous précipitez pas non plus aux portes du studio, il était passé nous dire un petit bonjour pour parler de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 Du lundi au vendredi, de 9h à 11h, Vivacité vous emmène visiter le monde. Dans La Grande Évasion, on vous offre le meilleur de l'Alsace. Rendez-vous entre Colmar et Strasbourg pour un séjour gastronomique et bien-être, au cœur de la nature, à l'hôtel Julien, classé logis d'exception. Récoltez les indices et remportez ces vacances de luxe. Vous connaissez déjà l'Alsace Dites-le-nous sur Facebook, page Vivacité, La Grande Évasion. Avec Pierre Joie et Vis. Et si vous preniez l'été du Bon Côté Ce mercredi, dans l'été du Bon Côté, nous allons nous intéresser aux tout-petits. Comment bien organiser leurs vacances et les nôtres Valise, pharmacie, trajet, occupation, nous ferons le point avec Marina Lapera de l'ONE. L'été du Bon Côté, c'est survivacité dès 13h. L'été du Bon Côté avec Émilie de Kegel. Et retrouvez-nous aussi en images et en direct sur rtbf.be. Tube de l'été, nouvelles de nos people, des Belges à l'étranger, Radio du Monde, météo des plages, chaque jour, dès 11h sur Vivacité, détendez-vous. Stéphane Pieboeuf vous emmène sous d'autres latitudes et donne à votre journée un air de vacances. 8h, 9h, le 8-9. C'est Louis 9 de l'été en ce mercredi 27 juillet. On espère que tout va bien chez vous. Courage si vous travaillez. Ça ravit, On vous a ramené un bel homme, dites donc. Oh, Pascal merci, Michel. Merci, oui. Je savais que vous alliez faire un petit truc comme ça. <rire> Pascal Michel qui est là pour les applications vacances et les people. Alors de quel people on parlera tout à l'heure Je vous parlerai de Justin Timberlake qui fait un carton en radio pour le moment avec son tube. I just got the feeling. Moi, oh, vous savez. jamais à prononcer les mots en anglais. I just got the feeling. Et, et en fait, pourquoi vous parle de lui Parce qu'il s'est chopé une baffe d'un D'accord, on en dira plus tout à l'heure évidemment. Restez bien évidemment connectés à la Une TV ou encore en radio sur Vivacité en attendant un autre People Débarque Matt Pokora Il est passé nous dire bonjour le 7 octobre passé, il avait déjà fait deux dates chez nous à Bruxelles au Palais 12, il en refaisait deux mais à Forêt Nationale cette fois Il a parlé de son album Red de plein plein plein de choses, notamment ce show impressionnant qui est sorti maintenant en DVD, en Blu-ray, bref regardez, écoutez Voilà, il a gardé sa veste pour le petit déjeuner de ce matin. Bonjour, voilà. oh, Mats Salut. Salut. Vous êtes frileux, sérieux Ouais, je suis frileux un peu, ouais. ouais. Ah, c'est le chaud au froid, parce que pour tout vous dire, les dates de concert chez nous, c'est 16 octobre à Forêt Nationale. 17 octobre à Forêt Nationale, il reste quelques places. Mais alors, le chaud au froid, c'est parce que vous revenez des îles. Je vois ça sur votre Facebook. Tahiti. Exactement. Tahiti, Tahiti même... Nouméa. Ouais. Alors, racontez-moi Tahiti. On fait deux secondes de tourisme. C euh, bien Tahiti, c'était magnifique, ouais. Il y a l'île petite... y Moréa aussi en face de Papété. Euh, c'est, euh, voilà, c'est juste magnifique. C'est. En... J'ai nagé avec les, les requins de récif, avec les raies Attends, avec les dauphins ou avec les, les requins, requins, il y a les requins de récif, c'est ouais. des petits requins avec une pointe noire. Comme sur, euh, sur, euh, sur l'aileron. Euh, la et... trouille ou pas la trouille Je ne sais pas si vous êtes un... Je me dis qu'après Robin déboit tout le spectacle. Non, je pas trop la trouille. Je, euh, il fut un temps où je pas trop en confiance dans, en mer. Euh, et c'est vrai que là, de moins, de, de moins en moins j'ai moins en moins peur. Et puis là, surtout de le fait de nager éclairé, les petits requins et tout, maintenant je commence à être vraiment euh, Ah oui, allez confiance. sur le Facebook de Matt Pokora, il caresse une ré géante. C'est ça. C'est dingue, elles, elles, et c'est enfin, sauvage. Ouais. Elles viennent sur le bord de la plage comme ça, et elles sont vachement, euh, ouais, elles sont vachement en confiance avec les... Eh les... ben, fini les vacances, mon petit bonhomme, parce qu'on va retourner au travail voilà. maintenant. Donc là, c'est encore un peu congé, et dans deux jours, à Limoges, Zénith, c'est la reprise de la tournée, il y a 50 dates au total. C'est ça. À deux jours de vous vous réentraînez un peu, c'est quoi le... parce que là, on sort d'un moment un peu de semi-break j'ai bien compris ouais, il va falloir qu'on refasse quelques fois le spectacle l'enchaîner en condition euh, du live pour, pour se remettre dedans pour que tous les, les techniciens pour que tous les enchaînements parce que c'est quand même une grosse machinerie on est, on est 25 sur scène et en tout il euh, y a près d'une centaine de personnes qui travaillent chaque soir sur le show entre les techniciens lumière, son, décor etc vous physiquement vous êtes un peu juste ou pas au lendemain des vacances ou vous continuez non, à faire un non peu ça, ça va j'ai enchaîné les, les, quand même quelques concerts quelques festivals et puis, et puis Et puis le sport, ouais, toujours, ça fait partie de l'hygiène de vie quotidienne. Et alors, l'album rythme extrêmement dangereux. Vous vous souvenez que Matt Pokora était venu nous le présenter en long et en large au moment de sa sortie. Nouveau single, voici un extrait du clip de Voir la nuit s'emballer. Et tu sais déjà qu'on voudrait bien voir. Ah, ah, Reste là, encore un soir, ah, ah, la nuit s'emballer. passe sans parler, ah, boire, la nuit s'emballer. Voir la nuit Alors, c'est marrant la fabrication du clip parce que ça dit comment vous fonctionnez en tournée. Donc, à un moment, photo Facebook, vous êtes dans ça. la chambre d'hôtel, le Mac géant est installé. Ah ouais. Et donc, vous montez vos clips dans des chambres d'hôtel sur des coins de table. C'est ça, c'est ça. C'était euh, d'ailleurs ce clip-là, euh, Voir la nuit s'emballer. Ouais. Euh, c'est euh, ouais, quand on est en tournée, forcément, et que moi, je gère un peu tout ce que je fais. Je, je suis de toutes les étapes. Donc, euh, même le montage du clip, j'ai fait. Est-ce que vous la arrivez à déléguer clip, euh, Parce que je me dis, le mec, qui pas peut... beaucoup, non Ah ouais. Non, il il pourrait laisser un monteur faire. Non, non, non. Bah, le monteur fait un premier, un premier montage ouais. Mais après je, je revois pas mal de choses en général On fait deux secondes de psychothérapie C'est un besoin monomaniaque de contrôler Ou c'est juste parce que vous êtes un enthousiaste euh, Besoin de contrôler parce que, parce que je sais exactement ce que je veux Quand je, ouais. quand je fais un, un projet Ou que ce soit un clip, etc Et... Euh, Et, euh, ouais, j'ai toujours eu ce besoin-là, et encore plus avec les années et l'expérience maintenant, euh, voilà, j'arrive à assumer encore plus facilement la charge de travail et. Et. J'aime dis qu'il y a une ça. pression sur vous, pas tellement sur la musique, parce que voilà, la musique, vous faites la musique, mais comme on a tellement dit que vous étiez chef de troupe avec Robin Desbois, chef de troupe ici sur scène, parce que le spectacle est très visuel, la pression, elle est là, c'est que dans le fond, on ne vous voit plus que comme un leader charismatique. Ouais, flip ou pas flip il faut, bah, il faut assumer ça. Il faut assumer ça surtout auprès des équipes quand elles arrivent, quand il y a des nouveaux dans l'équipe et qui comprennent tout de suite euh, où ils mettent les pieds, comment quelle est ma manière de fonctionner et que que voilà, euh, ils peuvent compter sur moi. C'est vrai que ils vous tutoient ou ils vous, vous voient Non, moi je, je, je, <rire> je, je, je demande, je demande à être tutoyé tout le temps par mes équipes. Euh, mais c'est c'est c'est vrai que voilà, il y a avec les années, mine de rien, ça a faire, ça fait 12 ans déjà. Mmh et que j'ai fait quand même pas mal de tournées de, de, de, de projets différents c'est vrai que ça m'apporte une certaine crédibilité quand je suis au travail euh, en tournée et que je montre le spectacle, je travaille avec les équipes techniques donc... Vous pourriez avoir une troupe à vous un jour moi je parle déjà de la suite même si on est encore ouais, en train dans la ça. tournée mais le, le fantasme ça, ça pourrait être d'avoir une troupe de danse à vous ou ça c'est pas du tout un fantasme bah, En quelque sorte j'ai quand même ma troupe enfin, quand je suis en tournée c'est vrai mais, euh, mais, mais c'est vrai que je pense que dans les années à venir je me verrais bien produire carrément une, une comédie musicale et la mettre en scène tout faire de A à Z ouais. Alors c'est là que je prends note parce qu'il y a du scoop Et aux dernières nouvelles, Matt Pokora s'amuse plutôt pas mal en vacances. On l'a vu notamment entraîner avec le footballeur français Olivier Giroud, celui dont on s'est moqué de la barbichette mm -hmm. apparemment pendant l'Euro 2016. Ils sont tous les deux sur un bateau. Alors, à votre avis, qui tombe l'eau Les deux, deux. <rire> Eh ben, c'est les deux parce qu'ils jument ensemble, direction l'eau, tout simplement. Il fait chaud apparemment là où il est. On aimerait bien savoir parce qu'ici, il fait un peu frais. On attend la pluie, malheureusement, côté météo aujourd'hui. Mais c'est pas grave, mes petits soleils sont là, ça ravise. Ils oh, rester avec oh, nous. Tantôt, on ira en Alsace dans la grande Évasion et vous, Pascal Michel, vous nous ramenez du beau du gratin du Justin Timberlake. Ouais, Justin Timberlake, vous savez, c'est celui qui cartonne un peu partout en radio avec ceci. C'est quoi encore ce titre Un can't stop the feeling. Euh, comment on a pas Comment vous pouvez le Mais si un can't stop the feeling, évidemment. Ah. Vous voyez quand je fais attention, je peux le prononcer correctement. Et ma prof d'anglais s'est suicidée. Euh, donc non, Justin Timberlake, pourquoi on parle de lui en ce moment C'est tout simplement parce qu'il y a quelques jours, il était invité un tournoi de golf de célébrités. Alors il fait son petit truc peinard. Le seul problème, c'est qu'à un moment, il y a un fan qui était un peu trop hystérique et qui lui a foutu une gifle. Alors visiblement, elle a bougé ses bras peu n'importe comment. On ne sait pas du tout pourquoi. Attendez, qu y a... qui a foutu la gifle Justin ou le non, fan? Le fan a foutu une gifle à Justin Timberlake. Non. Alors, Justin Timberlake, il était énervé non. après. Alors, il a quand même dit, pourquoi tu fais ça <rire> Et alors, donc, il a répondu Et le L'autre, il n'a pas répondu et Justin Timberlake s'en est parti fâché. Ah bah ça va, il est encore cool, je trouve qu'il a été cool, Il a été très zen, parce que ça vous arrive, vous, Sarah, qu'est-ce que vous faites quand Mais on... je pleure déjà Et je quand... vais à la police Quand vos fans vous attendent ici à la sortie du studio... J'en ai pas, moi, monsieur <rire> Bon, ben je pense qu'il a encore bien réagi, c'est plutôt oui. sympa de pas de s'être pas énervé. En C'est tout une cas, toute petite mésaventure, rassurez-vous, il va bien, il n'est pas défiguré, on le verra très prochainement. Ouf, tout roule alors Dites, on a des nouvelles de la fille de Josiane Balasco. Ouais, et la fille de Josiane Balasco, elle s'appelle comment Eh ben elle s'appelle comme ça Elle s'appelle Goodbye. Non. Elle s'appelle Goodbye, c'est Marie-Lou. Évidemment. Euh, Marie-Lou Berry. Alors, on parle beaucoup d'elle parce que c'est vrai qu'elle a un peu suivi le parcours de sa maman. Elle a décidé de faire, elle aussi, euh, du cinéma. Et elle va notamment camper la prochaine adaptation de Cendrillon. Donc, elle va devenir Cendrillon. J'ai l'impression que c'est un rêve de petite fille à imaginer. Incarner une des princesses de l'univers de Walt Disney notamment. Euh, et donc, elle jouera dans ce film qui sortira en octobre 2008. en Étis mm -hmm. studio, Donc, pour la petite Marie. Marie -Lou 2018. 2018. Pas 2008. Ah ben... On est en 2016. Oh, oh qu quel temps passe vite. <rire> <mesdames. rire> temps passe vite. Donc 2018. Donc dans deux ans en gros. Euh, donc elle est déjà en train de camper sur son adaptation de Cendrillon. On sait même que la maman sera dedans aussi. Donc oh, Josiane ouais. Balasco sera dans le film. Super. Une aventure mère et fille. Alors du coup dans les people entre nous Cendrillon. Nous c'est juste pour les chaussures. Hein. Je dis ça je dis rien. Pour la robe. Ah oui Oui plus. Pour pour la moi c'est pour la citrouille. <rire> on va pas sans On ne partira pas en vacances ensemble, malheureusement, oh. on en ne s'entendra pas là-dessus. Je suis désolée. Par contre, on va en vacances avec vous, Pascal Michel, oui. dans quelques instants et des applications très sympas à nous proposer ce matin. Viva oh oh oh, je suis en train de découvrir les conditions Sol des meubles rigots à viser. Et je peux vous dire que ce ne sont pas les petites remises qu'ils vous préparent. Meubles rigots. Ah non, désolé, je peux pas vous en dire plus à la radio. Mais si vous passez à viser, vous saurez tout. Vivacité à Liège. En toute complicité. Sur 90.5 FM. Les inratables de Lindbacker. Pendant les soldes, plus de 25% de réduction sur toutes les combinaisons du box Alta. C'est chez Lindbaker. Pearl. pearl, pearl. Les prix ont presque fondu chez Pearl Opticien, dernier jour des soldes. Maintenant, 70% sur toute la collection, condition en magasin. Le 8-9 Un 8-9 de l'été, plein de joie, de bonne humeur, ça sent le soleil, ça sent les vacances, vous ne trouvez pas ça ravisse Le studio, dépend. mais oui, aussi en imaginant bien, oui. <rire> ça sent qu'on a eu chaud, en tout cas, Bon, ça tombe bien, on va partir en vacances avec des applications sympas, et vous Pascal-Michel Oui, si vous n'avez pas encore fait le choix de votre destination de vacances, j'ai l'application qu'il vous faut, ça s'appelle Sky Scanner, c'est une application gratuite sur Android et sur iPhone, et vous savez quand on part en vacances, la première chose à laquelle on fait attention, c'est évidemment au... Au budget au, au budget Et grâce à cette application Sky Scanner Vous allez pouvoir euh, faire des tris Soit par zone géographique où vous voulez aller Donc je veux aller aux états unis Je veux aller en Asie, etc Soit par prix Je veux mettre euh, moins de 100 euros pour mon billet d'avion Ou bien je veux mettre euh, jusque 500 euros, etc mm -hmm. Il y a des millions de vols qui sont recensés sur cette application Et donc en encodant tous vos différents euh, critères de recherche Donc mm -hmm. le prix, la destination, la date aussi à quel moment vous souhaitez partir à quel moment vous souhaitez revenir Et eh bien Ben vous, pourrez, euh, vous pourrez faire le choix de votre vol. Donc imaginez, vous voulez partir de lundi à vendredi de la semaine prochaine, vous n'avez aucune destination privilégiée, vous mettez juste votre budget, ouais, pas et mal, vous ça. pouvez partir oui. soit euh, bah, à Rome, à Budapest. Euh... C'est génial quand on n'a pas une vie hyper organisée avec enfants, tout ça, où on peut se dire, allez hop, je suis libre, je ah oui. vais, je ne sais pas où, mais je vais. Oui, ouais. ouais, exactement, et puis les, sinon les enfants vous les mettez en pleine de vacances pendant une <rire> semaine et ils vont aller s'amuser. <rire> oui, on imagine qu'il y a plein d'activités qui sont prévues pour les enfants aussi pendant l'été, des animations, tout ça, en attendant nous quand on est sur place qu'est-ce qu'on fait pour se localiser et se retrouver un petit peu Et ben là encore une fois j'ai la solution pour ah. vous ça s'appelle City Maps 2 Go une maps to go en gros mm -hmm. euh, le principe c'est que c'est une carte interactive il euh, y a même 6700 euh, cartes qui sont recensées en une seule mm -hmm. et le principe il est très simple vous vous baladez dans une ville et vous allez apprendre euh, l'histoire de la ville donc vous allez savoir que tel monument a telle histoire que à tel endroit il s'est passé ça etc le principe comment c'est comment possible c'est parce que c'est relié à différents sites historiques et c'est aussi relié à Wikipédia donc ah, c'est-à-dire ouais, qu'il y a un lien qui se fait automatiquement avec Wikipédia donc c'est du tourisme autrement donc vous sortez votre smartphone de votre poche ce qui est très pratique aussi C'est que ça ne va pas utiliser votre abonnement 3G ni 4G Parce que c'est accessible hors ligne Ah c'est génial Donc vous pouvez euh, tranquillement surfer sur votre application Et euh, vous n'aurez aucun risque pour votre budget Ça, ça s'appelle donc City Maps to Go Merci beaucoup pour ces applis très sympas Pascal Michel, on vous retrouve demain évidemment Pour d'autres people et d'autres aventures Sarah Vis, vous partez à la grande évasion Direction l'Alsace Dans un joueur. hôtel de luxe oh, J'espère que vous avez compris ça vous Jouez ça. avec nous et sur vivacité dès 9h Dit votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez dit Faites-vous plaisir. Côté météo de Nicolas, on reste en Belgique chez nous et comment il fait dans le ciel Eh ben écoutez, c'est en train pardon, de se couvrir à partir de l'ouest comme prévu. Et les premières pluies, eh bien, elles sont encore bien au large de nos côtes, mais elles devraient arriver vers midi. Et ces fines pluies vont l'après-midi propager vers le centre et les autres régions en fin de journée les températures 19 à 22 ou 23 degrés encore du côté de la campine et puis pour la suite, eh bien, demain et vendredi il faudra bien retrouver son parapluie on aura des averses mais aussi des moments d'accalmie on reviendra un temps plus sec et le week-end avec 19 à 24 degrés Viva RTBF Ovio c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo RTBF OVIO, c'est facile. C'est une foule de contenus accessible où, quand et comme je veux. Sur ma tablette, mon smartphone ou mon ordi. RTBF.be slash OVIO. RTBF OVIO, libérez vos envies. Très bon début de matinée, vous écoutez Vivacité, il est 9h. Et le journal de 9h est présenté par Nathalie Servet. Bonjour Nathalie. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Il était 9h25 hier matin lorsque deux terroristes ont fait irruption dans l'église de saint étienne de Rouvre et en Normandie. Oui, 24 heures plus tard, c'est toujours le choc dans cette petite ville. Un registre de condoléances a été ouvert à la mairie. Des fleurs et des bougies ont été déposées sur les marches du presbytère en mémoire à l'abbé Jacques Hamel, le prêtre assassiné. Lors de l'attaque hier, un fidèle a également été grièvement blessé. Faut-il dès lors sécuriser les églises pour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 Gabriel Ringlet interrogé ce matin par Christophe Grandjean. Ce matin, le président français François Hollande recevait les représentants des différents cultes. Un conseil de sécurité doit également avoir lieu à l'Elysée. Pendant ce temps-là, l'enquête se poursuit. Hier, le procureur de Paris a confirmé que l'un des assaillants, un jeune de 19 ans, était bien connu de la justice antiterroriste et qu'il avait été placé sous bracelet électronique. Chez nous, on apprend ce matin que 20 demandeurs d'asile sont signalés comme radicalisés, surveillés par les autorités. Une information dévoilée par plusieurs quotidiens. C'était au Franken, le secrétaire d'État à la migration, qui a donné ce chiffre. Alors Yasmina Favaro, que sait-on de ces individus Eh bien, ils sont de différentes nationalités. Il y a notamment 8 Afghans, 4 Irakiens, 3 Russes ou encore un Syrien. Il n'y a aucune femme, que des hommes. Près de la moitié sont arrivés seuls. 5 sont des mineurs non accompagnés. Les autres sont arrivés en famille. Une partie de ces Les demandeurs d'asile radicalisés sont en prison, d'autres en centre fermé ou encore en liberté mais surveillés. C'est donc grâce au screening renforcé qu'ils ont pu être repérés. Ce sont ces recherches approfondies pour chaque demande d'asile. Leur dossier a bien sûr été transmis au parquet et au commissariat général aux réfugiés. Alors 20, c'est quand même un chiffre qui doit être relativisé Oui, le secrétaire d'État à la Migration a communiqué sur cet aspect chez nous après les deux attaques menées par des réfugiés en Allemagne la semaine dernière. Mais attention à ne pas tomber dans les amalgames. Réfugiés ne veut pas dire terroristes. L'an dernier, 38 990 personnes ont demandé l'asile en Belgique. Donc 20 demandeurs d'asile montrant des signes de radicalisation. C'est une goutte d'eau parmi toutes ces personnes qui cherchent un refuge dans notre pays. Merci Yasmina Favaro. Que va faire Maggie Debloc, le ministre de l'Enseignement supérieur en Fédération